Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est le moment du journal parlé en français pour ce 4 novembre 2022. On voit tout de suite les grandes articulations. Une organisation de la société civile demande à la police en charge de la sécurité routière d'organiser des séances de communication de masse pour que le dispositif de régulation de la vitesse qu'on appelle Poliscana ne soit pas perçu comme ayant pour objectif unique d'infliger des amendes aux contrevenants au cours de la circulation routière, vous l'entendrez. Un guichet unique communal a été ouvert en commune Kayanza afin de mieux encadrer les organisations de la société civile intervenant dans la réalisation des projets de développement rural de la population. Et des populations regroupées au sein des coopératives Sangwe en province de Boubansa se plaignent d'avoir été réinstallées de force sur une petite superficie par rapport à celle qu'elles avaient. Mais le gouverneur de Bubanza explique que la décision de leur donner des champs du secteur Randa et que ces terres sont plus productives que celles du secteur Gifugwe en commune Dans la chronique environnement, un spécialiste en écologie aquatique nous parlera des milliers d'espèces de biodiversité dont regorge le lac Tanganyika. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Oh bonjour. La police en charge de la sécurité routière devrait organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des chauffeurs en ce qui concerne l'usage du dispositif de régulation de la vitesse qu'on appelle Police Scan. Un souhait du directeur général du bureau d'études, expertise et conseil en automobile, Pacific Savimbona, trouve aussi que la police devrait informer les usagers des routes où sont placés ces dispositifs au lieu de les cacher. On l'écoute. Là où les poliscans ont été introduits dans les autres pays, on peut voir qu'il y a eu des résultats. Mais ici chez nous, je pense que les statistiques seront disponibilisées par les services compétents de l'État. Mais là où ils ont été introduits, ils ont donné des résultats. Alors, ce dispositif peut être utilisé comme un dispositif fixe et signalisé comme tel que vous entrez dans une zone où il est installé ou... Utiliser comme ils le font maintenant, mobile, c'est-à-dire euh, d'un point A pendant une durée et après à un point B, ainsi de suite, euh, c'est tout à fait normal. C'est un dispositif pour la régulation qui peut être euh, utilisé de, de deux manières. Mais en plus de ça, la police peut même euh, utiliser des véhicules banalisés pour traquer, par exemple, ceux qui utilisent les téléphones au volant. Donc, euh, il y a plusieurs de réguler le trafic par la police. Euh, ailleurs, il y a même qui utilisent des hélicoptères. C'est tout à fait normal. Seulement, euh, je pense qu'il devrait y avoir des campagnes de sensibilisation. On a beaucoup plus le sentiment que... Les usagers euh, croient que le dispositif est là pour soutirer de l'argent aux usagers, euh, mais ça ne devrait pas être le cas. Euh, c'est un dispositif pour la régulation qui devrait plutôt appeler euh, les usagers à un changement de comportement. Et c'est pour cela qu'il devrait y avoir des campagnes de sensibilisation, par exemple, mais beaucoup plus... Nous demandons à ce que la Commission nationale de la sécurité routière soit opérationnelle parce que c'est elle qui devrait fédérer toutes les activités de la sécurité routière. Or ce dispositif atteint petit élément de régulation qui euh, devrait être introduit dans un grand ensemble euh, d'activités. C'était Pacifique Sabimbona, directeur général du bureau d'études et expertise et conseil en automobile. Ce n'est donc pas un, une organisation de la société civile, c'est plutôt un bureau d'études dans le secteur de l'automobile. Le rapport du programme national de lutte contre le SIDA au premier semestre 2022 montre qu'un peu plus de 90% des personnes vivant avec le VIH SIDA sont déjà connues. Cela a été présenté ce vendredi par le secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre le SIDA. Et c'était lors d'une réunion avec les associations de la société civile engagées dans la lutte contre le SIDA. Docteur Desilendo Imana indique que 37,9% des enfants ont été dépistés positifs au VIH SIDA, tout en précisant que la quasi-totalité... Et sous, son sous-traitement, tu le Si on prend référence sur les résultats globaux tirés du programme national de lutte contre le sida, dans son rapport du premier semestre 2022, nous voyons que 91,8% des personnes vivant avec le VIH sida sont déjà connues. Et parmi ceux-ci, presque la quasi-totalité sont sous traitement soit 9,8%. Et avec l'accès à la charge virale de 74,8%, 90,7% ont une charge virale supprimée. Et si on prend des données désagrégées âge par âge, ici je vous parle des résultats de la fin de l'année 2021. Et pour les adultes de plus de 15 ans, nous voyons que 98% deux adultes vivant avec le VIH sont déjà connus Et presque tout le monde est sous traitement, soit 99,96%. Et avec l'accès à la charge virale de 66%, 93% des adultes ont une charge virale supprimée. Alors que ces résultats sont très satisfaisants. Pour les adultes, on voit que les chiffres pour la prise en charge pédiatrique des enfants ne sont pas du tout satisfaisants puisque au niveau des enfants, nous avons seulement 39,7% des enfants qui sont déjà euh, dépistés, c'est le statistique que nous voyons, mais nous félicitons quand même les prestataires parce que la quasi-totalité des enfants déjà dépistés sont sous traitement, soit on a 9,4%. C'était le des, docteur Désiré Hindo Ouimana. Il est secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre le euh, SIDA. Grogne Pardon. Gros chez, euh, chez les populations regroupées au sein des, des coopératives Sangwe en province Wobanza, qui avaient reçu de la part du chef de l'État des champs de 2 hectares dans le secteur de Gifugwe, en commune de Manda. Ils demandent au chef de l'État de les rétablir dans nos droits dans le secteur Randa, où ils ont été réinstallés, sur décision du gouverneur de la dite province, dans des champs ne dépassant pas 1 hectare. Ils font savoir que les propriétés de Gifugwe sont en train d'être redistribuées à de nouveaux acquéreurs. Suivez. Nous, membres des coopératives Sangwe de Bubanza, nous sommes préoccupés du fait que nous avions bénéficié de deux hectares dans le secteur de Gifurgwe. On nous a réinstallés dans le domaine du ferme de Rwanda où on nous a donné un hectare. On se disait que le terrain d'un hectare venait s'ajouter sur les deux hectares qu'on avait eus dans le secteur de Gifurgwe. Maintenant, ces terrains de Gifugwe sont en train d'être redistribués à d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Ce que nous demandons au chef de l'État est de revenir pour nous rétablir dans les deux hectares à Randa, comme c'était le cas à Gifugwe. Dans le cas contraire, qu'on nous laisse dans les champs de Gifugwe, nous avons pris des crédits que nous devons rembourser. Et après le remboursement, on aimerait travailler pour que nous puissions améliorer notre quotidien. Les coopératives sanguées, comme vous le voyez, avaient eu des champs ici à Gifugwe et chaque coopérative recevait 2 hectares. Mais par après, nous avons entendu un communiqué qui précise que nous sommes chassés de cet endroit et qu'on nous déplace aux fermes de Landa d'après le gouverneur. Ce qui nous étonne, là à Gifugwe, on avait chacun 2 hectares et arrivé aux fermes de Landa, on nous donne 1 hectare. Nous Nous demandons qu'ils nous donnent deux hectares là, Aranda, comme on était à Gifugwe. Même le chef de l'État avait annoncé qu'on peut rester à Gifugwe pour y cultiver des céréales, le maïs, etc. Car la culture du riz ne résiste pas à ce milieu. Ils nous ont retiré les parcelles et sont en train, train d'être distribuées et nous ne savons pas qui le font. Nous demandons au gouverneur de nous remettre nos deux hectares, comme a été dit par le chef de l'État. Maar ah. dus had je Nous demandons d'être ré rétablis dans nos droits pour nos deux hectares qu'on nous remette un hectare volé. Les autres coopératives reçoivent leurs deux hectares, pourquoi pas nous Nous voulons que la parole du chef de l'État sur nos coopératives en rapport avec nos deux hectares qu'on les nous remette et si possible. Même à Gifugwe qu'on nous donne aussi des places comme on le fait pour ceux qui en demandent no mugifugwe abo bariko la radio, de l'avenir Au sujet de ces plaintes de ces populations de Gifugwe, Cléophas Nizeguimana, gouverneur de la province de Boubanza, fait savoir que la décision d'octroyer un hectare à ces coopératives a été motivée par le fait que les champs du secteur de où ces coopératives ont été réinstallées sont des terres cultivables pendant trois saisons par an au moment où ceux de Gifugwe sont exploitables une seule fois l'année. Il appelle ceux qui se sentent lésés de recourir au service de la province pour que leurs doléances soient traitées. Les représentants des organisations de la société civile intervenant dans la réalisation des projets de développement rural de la population en commune Kayanza apprécient positivement l'ouverture d'un guichet unique communal. Gilbert Nyandoui, administrateur de cette commune, espère que cela permettra l'encadrement de ces organisations qui n'étaient pas faciles à faire ces derniers jours. Patrick Zengueyoum. Comme l'indique Balthazar Simondavji, chef d'office des organisations de la société civile en commune Kayanza, lesquelles des associations sont appuyées par l'Organisation mondiale Adisco via le projet du Kouli de Amouet. Ce guichet communal vient à point nommé car il permettra à ces organisations à se conformer à des projets se trouvant dans le plan communal de développement communautaire. D'après Balthazar Secondavzi, ces derniers jours, certaines de ces organisations de la société civile bénéficiaient des appuis financiers pour développer la population, mais les gèrent mal les fautes de manque du suivi. Ce chef d'office de et des organisations de la société civile en commune et Kayanza parlent aussi du chevauchement des activités de ces organisations sur les mêmes collines ces derniers jours. Les représentants des organisations de la société civile en commune et Kayanza disent et se réjouir de l'ouverture de ce guichet unique et communal à Kayanza. Il voit qu'il assurera l'encadrement des activités de ces dernières. Même mes propos avec Gilles Bérignandou, administrateur communal Kayanza. Cette autorité communale Kayanza fait savoir que ce service communal contribuera en ce qui est de la connaissance de ces organisations, la réglementation et le partage d'expériences afin de leur permettre à développer efficacement la population. La commune Muyinga est aussi une autre commune pilote en ce qui est de séguitionnique et communaux, selon Bartasar Davie, chef de file des organisations de la société civile en commune Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Sengiva pour la radio Sanganilou. Actualité internationale. En actualité internationale, avant la chronique sur euh, l'environnement, le géant suisse du négoce des matières premières, Glencore, a été condamné jeudi par la justice britannique pour des faits de corruption en Afrique. La firme a été condamnée à 320 millions d'euros d'amende. La décision a été rendue par la Southwark Crown Court de Londres à la suite d'une enquête des autorités britanniques. Lancée en 2019, cette enquête a révélé que Glencore a versé par l'intermédiaire d'employés d'agents des pots de vin à hauteur de plus de 28 millions de dollars. L'objectif était d'obtenir un accès préférentiel au pétrole du Nigeria, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Guinée équatoriale et du Soudan du Sud. Et Burkina Faso, le Front Patriotique s'inquiète des menaces qui pèsent sur la trans en cours, ce regroupement d'une trentaine de partis politiques et d'organisations de la société civile dénonce la mise à l'écart des hommes politiques dans la gestion du pays et le flou qui entoure les membres du mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde de l'organe politique de l'agent au pouvoir. Enfin, l'agent au pouvoir en Guinée a ordonné je, jeudi 3 novembre d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé, 84 ans, qu'elle a renversé par un coup d'État en 2021 et plus de 180 hauts cadres ou ex-ministres. Ils sont attaqués pour faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux usage de faux, en écriture publique, détournement de données publiques et complicité. Les militaires qui ont pris le pouvoir par la force il y a plus d'un an ont fait de la lutte contre la corruption, réputée endémique en Guinée, un de leurs grands combats proclamés. De nombreux anciens responsables sont déjà détenus dans ce cadre. Vous n'avez pas Isangandolo? Vous ratez l'essentiel. Passons à la chronique environnement de lac Tanganyika regorge de plus de 2000 espèces de biodiversité d'après une recherche d'un du professeur, professeur à l'université du Burundi, spécialiste en écologie aquatique. Sioma n'a précise que parmi ces espèces, plus de 600 sont, sont estimées endémiques. Selon lui, l'endémisme est élevé dans la famille des poissons dites cyclidées. Son chercheur évoque que cette biodiversité constitue une source d'alimentation de la population. Les détails de cette chronique environnement avec Vestine Boutrouille. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le lac Tanganyika est le deuxième lac le plus profond du monde avec sa 70 mètres de profondeur. Il regorge une biodiversité composée de plus de 2000 espèces parmi lesquelles plus de 600 sont endémiques. Précise le professeur à l'Université du Burundi spécialiste en écologie aquatique. Le lac Tanganyika abrite une diversité remarquable d'espèces qui s'est formée au cours du temps et qui a formé aussi des interactions complexes avec tout l'écosystème du lac. Les dernières estimations suggèrent que le lac abrite plus de 2000 espèces, et parmi ces 2000 espèces, 600 sont estimées être endémiques. Et cet endémisme est très élevé dans la famille des poissons, qu'on appelle les cyclidés. Il est d'environ 98%, alors qu'il est de 56% chez les autres espèces. Selon Claversibomaana, la plus grande partie de ces espèces se retrouve dans le littoral d'Osolac. Ah, mais la plus grande partie de cette biodiversité... Euh, est trouvé euh, le long des côtes, euh, dans la zone qu'on appelle euh, la zone littorale. C'est la zone euh, qui connaît la, la plus grande diversité d'habitats et nous avons à ce niveau plusieurs types euh, de milieux euh, avec euh, Euh, beaucoup de substrats différents euh, où euh, les organismes trouvent des milieux propices euh, pour les différentes espèces. Toutefois, euh, la biomasse, euh, surtout des poissons, se trouve euh, notamment dans la zone pélagique. Ça veut dire euh, au niveau des eaux libres, au, au milieu du lac. Elle est dominée par seulement ces espèces. Et ce sont euh, surtout les espèces qu'on trouve sur le marché pour les poissons de consommation. Le spécialiste en écologie aquatique et directeur du centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement à l'université du Burundi révèle que la biodiversité du lac Tanganyika fait vivre les familles grâce à la pratique de la pêche. De plus, elle attire les touristes. Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons des menaces et de la biodiversité du lac Tanganyika et ce qu'il faut faire pour sa protection. Merci, Vestine Boutoui. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un bon après-midi.